La jurisprudence de la vente 32. Et il m'apparaît de faire face à l'usure, même s'il l'appelle sans son nom, parce que Dieu Tout-Puissant a permis la vente et interdit à usurbe, et a déclaré la guerre à manger de l'usure.